Y pas de problème Y a pas 36 manières, il faut du savoir faire Tu peux comprendre et ressentir ça Est-ce que y a pas de problème C'est fait pour toi dans tout ce système Où tu mènes un dur combat T'as trop besoin de paise Tu voudrais être à l'aise Et difficile le style quand fragile Dans la vie, tu t'y trimballes les poches vines Le pire, y pas de problème Tu penses à s'affairir que ce que tu aimes Perdu dans leur délire oublié le mot ami, cherche un paradis et ça presse Ils sont là aussi Y'a pas trop si manières Il faut lui savoir faire Tu peux comprendre et ressentir ça Est-ce que Besoin d'espace, de place Quand tu te lasses Paranoïaque Tu crois qu'on te menace Y'a pas de bonheur Fais le point, tu dis d'accord, oui je m'étais trompé De l'amitié au bout des doigts, mais tu ne sais plus compter qui Mr. Fream à la recherche d'amour, où tu en crèves d'envie Tu le veux pour toujours, on veut que tu t'occupes à coup de tuc, mais ça c'est pas ton truc, parce que tu n'es pas dupe et oui, on t'a classé débile, Nous ou paumé Partout de ville en ville Je dis stop mon pote, faut pas que tu te bloques Tu dois concrétiser tes désirs, ils vont venir Tu es fait pour quelque chose alors mets la dose Timmy, tu connais pas ça, il faut que tu oses y a pas de problème J'ai pu rêver, par quoi je n'en revenais pas. Un maître de cérémonie venu des USA. Autour de moi, mes amis craquaient. Au fond de moi, je savais qu'un jour nouveau viendrait, qui aujourd'hui serait synonyme de peine. Tu restes cool, tu écoutes Coûte, coute de Paris Funk Qui pite et qui t'invite Ramène un peu ta peau sur ce pourra majeur, La puissance de tout qui t'enfile, une teinte de ta soeur Oui tu verras, c'est tranquille, c'est fabriqué maison Je garantis du positif, j'y crois, c'est ma façon Y'a pas Pas de problème Pardon. que c'est sûr, oui, qu'on peut faire sa place Pour la société, moi ça me fait marrer On sait plus du, pourquoi, besoin de l'humanité Yo, c'est comme un singe. C'est moi qui vous le dis, je ne fais pas semblant On m'appelle Lionel D, je rappe sur ses sons. Tu peux pencher ton cerveau dessus, à chaque seconde Ne fais pas l'ignorance, ce serait trop facile Et toi le suceur de micro à la recherche d'un style Sans vouloir être dur, il faut que tu assures Prends le temps d'être mûr, tu rimes avec usure Les gens se marrent, il y a danger, alors de toi à moi j'espère les autres, mais pour l'instant, travaille un peu mon gars C'est pas méchant, ça vient du cœur, je peux pas te mettre les boules En attendant, je te dis salut, et reste Cool, cool. Parco.